Réussir ma vie, être aimé Être beau, gagner de l'argent Puis surtout être intelligent Mais pour tout ça Il faudrait que je pense à plein temps Je suis chanteur, je chante Prostera devant moi, des concerts de cent mille personnes, ou même le tout Paris s'étonne et se